Activités 11 et 12. Qu'est-ce que tu fais, Julie Je consulte ma boîte mail. Oh, l'enquête du jour Aujourd'hui, le thème c'est. Viens voir Ah, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus Pourquoi ce titre Tu sais, c'est le titre d'un livre. Tu connais pas Il y a une pièce de théâtre en ce moment, inspirée du livre. Allez, on fait l'enquête! Oh,、euh... oh d'accord. Tu commences. Ben, les hommes sont. romantiques, optimistes. <rire> ouais, ouais, mais menteurs! Quoi? Mais ça va pas, non? Et les femmes? Elles sont responsables, patientes, oh oui. organisées, sérieuses? Ouais, c'est ça. p a r f a i t e quoi.